Salut tout le monde, bienvenue dans La Réalité Augmentée, la techno à un autre niveau, Daniel Canceler avec vous cette semaine, et cette semaine, régime minceur au niveau de La Réalité Augmentée. En fait, euh, nous ne sommes que deux, Luc, ouais, on ouais. est que deux. Ouais. et quand tu parles régime minceur, c'est vraiment juste au niveau du nombre de personnes sur l'émission. Absolument. Parce que pour le reste, euh, c'est plus poids l'eau ou quelque chose comme ça, mais c'est ça. C est, c est... Ouais, ouais, ben, juste dire, euh, ceux qui résident à la salle, euh, par par là de poids lourd, là, euh, ceux qui résident à la salle connaissent pas mal le drive-in, et cette semaine, j'ai repris pour une, euh, je sais pas combien fois, euh, un de leurs spéciales, ok? Puis juste à dire à quel point euh, je suis pas régime minceur en ce moment, le, leur fameux spécial, c'est un sous-marin, mais c'est fait avec de la pâte à pizza. Oh. Puis <rire> c'est. T'as t'as le choix entre pepperoni ou viande fumée. En dedans, mais c'est de la méchante couche de pepperoni ou viande fumée. Alors, j'ai mangé ça, fait que je suis pas, comme qui dirait, au régime. Ouais, c'est ça. Mes artères se bouchent juste à t'entendre en parler. Ah, oh, ben, <rire> en tout cas, je peux te confirmer que les miennes aussi sont bouchées. Ben, euh... cétait bon au moins, oui? Ah, c'est toujours bon. C'est toujours okay. bon. C'est bon pour les papilles, c'est peut-être moins bon pour mes artères, mais... Le dos d'âne, tout ça, mais bon, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Que, fait que voilà. Euh, cette semaine, en fait, euh, Luc, tu vas nous parler d'un d'un film qui est sorti depuis quelque temps au cinéma, mais qui s'en vient en Blu-ray. Ça ouais, tu... vient en Blu-ray DVD euh, le 7 juin. C'est Utopia, un film de de Disney, un film d'animation. Donc, vous avez probablement vu les bandes annonces. Euh, ben, vous les avez vus à un moment donné. Vous allez les revoir très très bientôt parce qu'on va vouloir euh, vous euh, faire signe que le film s'en vient. Euh, Ça en vient en DVD, euh, mm -hmm. c'est ça. C'est un, un bon petit film d'utopia. Ouais, puis euh, connu euh, pas pire succès au cinéma aussi. Ouais, ça, ça, ça a été quand même, euh, quand même bien. Pour, ouais. euh, pour, euh, tu sais, l'histoire d'un lapin qui veut devenir euh, policier, c'est quand même pas pire. Ouais, mais juste ça, j'avais entendu dire que c'était un des euh, très bons Disney des dernières années. Ouais, mais on va, on va en reparler. Ouais, on va en reparler, puis moi, je vais vous faire. Euh... Ah, un test d'un jeu qu'on attendait, qui est finalement extrêmement décevant, puis qui m'a en scène quatre tortues mutantes. Ouais. Wow. Fait que c'est ça. Euh, fait que vous allez voir, euh, je l'ai pas fini, je prévois pas le finir, euh, ça vaut pas la peine. Bref, on en reparlera tantôt. Euh, avant ça, euh, bon, moi j'avais trois trucs à vous parler euh, qui ont marqué l'actualité cette semaine. Je vais commencer par le, le plus court, vraiment okay. le plus court. Euh, no Man's Sky. No Man's Sky, c'est un des jeux très très très attendus depuis euh, depuis son annonce en fait. Euh, ceux qui ignorent c'est quoi No Man's Sky, en fait c'est un jeu d'exploration, combat spatial, mais qui a un algorithme extrêmement complexe, c'est-à-dire que c'est un générateur d'univers. Donc Euh, L'univers dans ce jeu-là est immense, euh, puis d'ailleurs, le créateur, en fait, les créateurs du jeu ont dit que probablement que quand il va être lancé, 99% de son univers ne sera pas exploré, on ne sera jamais exploré par, euh, par les joueurs. Okay. C'est de voir ça va être bien rempli, là, cet univers-là. Mais bref, euh, tout ça pour dire que <rire> nos manuscrits... <rire> C'est ça, ouais. un gros, gros univers avec quatre vaisseaux spatiaux dedans. Ouais, c'est ça, tu sais, c'est ça, ça reste à voir au niveau du remplissage, mais No Man's Sky devait paraître vers la mi-juin, a été retardé au, euh, au mois d'août. Euh, moi, je trouve c'est correct, là, tu sais, je veux dire, c'est ça, j'ai hâte d'y jouer, mais que ça soit retardé de deux mois, ça me dérange pas. Sauf que le principal créateur euh, du jeu a reçu des menaces de mort cette semaine parce que ça a été retardé. Ah, c'est bon. Mais, mais pas... Pas quelques menaces de mort là, beaucoup de menaces de mort là. On parle de dizaines de menaces de mort. Par des personnes différentes ou par la même personne avec des pseudos différents Ah, ça c'est une bonne question. Okay. Je sais pas. Parce, faut que tu es un peu dérangé mentalement pour que le retard d'un jeu t'affecte tant que ça, là, mais bon. Ben écoute, euh, ça, sérieusement, tu sais, je dis ça fait assez longtemps que je joue jamais. J'ai pensé menace de mort un créateur là. ben non je pense ben peut-être celui de Teenage Mutant Ninja Turtle tu me le disra tard <rire> mais à part ça <rire> ouais, ça c'est d'autres choses euh, mais euh, écoute là, pour un retard un moment donné c'est comme en tout cas ouais non c'est pas une vie là c'est intense là. il a... parce qu'il y a rien d'autre à jouer en attendant là, de toute façon tu sais ah non c'est ça c'est en tout cas je... Je trouve ça euh, très, très, très pathétique. Donc, euh, ça rentre dans un fail de cette semaine. Ouais. Euh, ceux qui ont euh, menacé de mort le créateur de No Man's Sky. Oui. Euh, sinon, euh, parlant d'autres fails, euh, un autre jeu qui est attendu euh, cette fois-ci pour le mois de juin, puis qui a eu un développement un peu chaotique, c'est Mighty Number no. 9. Euh, Mighty Number no. 9, c'est fait par euh, le créateur de Mega Man, donc euh, KG Inafune. En tout cas, bref, euh, je l'ai pas exactement à ce nom-là. Non, ouais, ça doit être un nom qui est bon, Scrabble. Ouais, ouais, absolument, ouais. Oscar oui, Ça te donne 300 points non, ça. Euh, Fait que, euh, tout ça pour dire que euh, le jeu il, il va être distribué par Deep Silver et cette semaine, ils ont mis en ligne une bande annonce euh, Comment je peux dire ça Disons que ça t'encourage pas nécessairement à vouloir acheter le jeu euh, D'ailleurs, euh, au niveau des effets des explosions, il y en a qui ont comparé ça à, euh, aux couleurs d'une pizza cheap au fromage Ok <rire> Fait que, non mais, c'est pas super beau comme bande-annonce. En fait, la bande-annonce, c'est beaucoup plus de te convaincre que le jeu est bon que de te laisser toi-même dire que le jeu a de l'air prometteur. Mais là où ça l'a particulièrement frappé, c'est qu'il y a une phrase dans la bande-annonce, et ça, je sais pas qui a eu cette idée-là, mais ça dit « Tes ennemis auront aussi mal un nerd au bal de finissant. » OK. Je, je pense j'ai pas besoin nécessairement de vous expliquer à quel point c'est comme pas la phrase du siècle. C'est pas c'est pas le vendeur en prenant en compte que la plupart du monde peut-être qui vont acheter ton jeu se qualifie comme geek, nerd ou peu importe. mais bon c'est pas vraiment tu sais c'est c'est vraiment une image un peu bizarre qui sort franchement des années 80 là mais ouais il y a un peu de stéréotype là dedans là. Ben, un petit peu là c'est ça vient clairement pas d'un créateur de jeux vidéo mais plus d'une compagnie de marketing qui a aucune idée c'est qui euh, les créateurs ou euh, les consommateurs de ce genre de de matériel là mais ouais bon. absolument mais bon c'est ça c'est pas super mettons non euh, disons que c'est Parce que il y a eu beaucoup beaucoup de commentaires négatifs euh, sur euh, sur la net. Euh, c'est pas euh, c'est pas nécessairement une phrase que j'approuve moi non plus. Je trouve ça vraiment vraiment bizarre, vraiment particulier d'avoir inclus ce, ce, ce, cette phrase là. En tout cas, vous irez voir la bande annonce là si jamais vous l'avez pas vue. Euh, vous allez voir que c'est assez cheap euh, comme bande annonce puis ça ça ça. Le développement du jeu a été chaotique et la bande-annonce pour nous le vendre en, comme jeu juste avant sa sortie est disons particulière et pas super euh, super bonne. Fait que j'ai hâte de voir, c'est quand même un jeu auquel je prévois jouer mais j'ai de plus en plus de doutes sur sa qualité. Fait que bref, on verra. Ouais mais verra. vous savez que vous avez le pouvoir de ne pas l'acheter. Ouais, mais ce qui est chiant, c'est qu que en fait, qu il y en a qui, en fait, c'est un projet Kickstarter. Fait que il y en a qui l'ont financé, puis lui, ils vont se retrouver avec quelque chose qui peut-être remplit pas les promesses qui avaient été faites en début. Ouais, peut-être, mais tu peut sais, souvent les gens qui font un Kickstarter refont un autre Kickstarter après. Non, ouais, c'est sûr. Fait que tu refinances pour un deuxième Kickstarter. Il y a toujours moyen de de de, de faire, euh, tu sais, faire réaliser aux gens que t'as pas aimé ce qu'ils ont fait. Mais bon, c'est ça. Absolument, absolument. Ouais. ouais. Et dernière affaire, puis luxe, ça, ça te concerne un peu. Bon, ben non, ça ne concerne pas. Tac ah. ça. En fait, je veux parler plus côté Microsoft parce que le trois, vient et qui dit trois dit souvent rumeurs près trois. Et dans les rumeurs près trois, on, on, en fait, selon certaines sources, on a dit que Microsoft s'apprêterait à dévoiler deux nouvelles consoles. Euh, dans le cadre du prochain 3, la première serait lancée euh, aussitôt que l'été prochain. Et euh, ça serait une version mince de la Xbox One. Donc, euh... Une Xbox One Slim. Et ouais, Xbox One Slim avec une manette redessinée. Euh, donc, mm. euh, je dirais au niveau... Euh, en fait, selon ces sources-là, ça serait la plus petite console que Microsoft a jamais, euh, a jamais fabriquée. ben en tout cas Microsoft fait pas nécessairement réputé pour développer des petites consoles mais en tout cas non mais si tu regardes le développement des technologies récemment avec les nouvelles cartes Intel les nouveaux processeurs Intel qui consomment pas beaucoup de puissance là euh, bientôt euh, même avec les dis durs les nouveaux euh, les nouveaux dis durs SSD là, des dis durs qui sont mémoire et non pas avec euh, du matériel qui tourne là, comme un plateau comme on est habitué mm -hmm. euh, on est rendu avec des SSD qui prennent à peu près Euh, la grosse la largeur est un petit peu plus longue qu'une clé USB euh, puis euh, on installe ça sur la carte puis on peut avoir des euh, des gigas octets, même jusqu'à un téra de de de mémoire sur un disque dur comme ça on peut miniaturiser vraiment le hardware le bientôt on va être capable de faire des mini mini ordinateurs qui vont être aussi puissants qu'un gros ordinateur aujourd'hui puis ça dire, ça ça s'en vient les cartes existent les les processeurs existent et tout ça donc oui on peut réduire la taille des composantes maintenant puis avoir quelque chose d'encore plus puissant que ce qu'on avait avant. Là. Fait que c'est peut-être vers ça que Microsoft s'en va avec la nouvelle génération de processeurs i qui sète de d'intel. Puis euh, bon, des cartes vidéo on board qui deviennent encore plus puissantes et tout ça. Fait que c'est possible de rattraper, euh, mais jusqu'à quel point ça, Je veux dire, oui, la, la Xbox One est grosse. Fait que oh, oui. si ça peut être un peu plus petit. Ça va être un petit peu moins massif euh, sur le bord de ma TV. Euh, mais j'ai hâte de voir moi ce que je veux vraiment ça serait qu'on s'en aille vers le 4K là. si on met un Blu-ray là-dedans qu'on mette un Blu-ray 4K mais ça ils vont peut-être garder ça pour la prochaine la Scorpio sorte. ouais la Scorpio Scorpio ouais ouais la Scorpio ça serait la deuxième console que Microsoft annoncerait Puis, euh, au niveau de la Scorpio, ce qui est un peu particulier, c'est que Microsoft prévoyait pas l'annoncer dans le cadre du prochain E3, mais il euh, y a des rumeurs assez insistantes comme quoi Sony va dévoiler un nouveau modèle de PS4 qui, justement, va euh, supporter le 4K. Et euh, ça, ça a la main à Microsoft, parce que Microsoft veut pas laisser toute la place à Sony. Euh, Puis, selon les rumeurs... Puis tu sais, c'est ça, ça des rumeurs, hein? Fait qu'il euh, va falloir attendre les vraies confirmations, mais... Au niveau de la Scorpio, ça serait vraiment un entre-deux entre, -deux entre euh, la Xbox One et la prochaine console, euh, en tout cas, console-console. Euh, mais encore là, est-ce qu'il va avoir une, une de ces fameuses prochaines consoles? Les, les rumeurs disent qu'on se dirige plus vers un univers PC. Euh, C'est-à-dire que tu vas avoir des composantes qui vont être euh, interchangeables. améliorables. Ouais, ouais, interchangeables euh, annuellement probablement. Puis ça, euh, en fait, euh, il y en a qui sont pas pour, il y en a qui sont pour, je sais pas. C'est que là, tu risques de créer un marché où... Euh, parce que Microsoft et Sony ont été très clairs avec les développeurs, ce qui doit leur avoir fait d'ailleurs euh, vraiment plaisir. Tous les jeux développés pour Xbox One, PS4 doivent être comparés... Ben, hein, non, excusez, je recommence. Tous les jeux développés pour la Scorpio et euh, possiblement la euh, PS4 euh, Neo... Euh, devront être aussi compatibles avec les modèles de base Xbox One et PS4. Fait que ça, ça fait <rire> méchant casse-tête pour les développeurs. Euh, mais moi, puis dans... ouais, ouais, non, mais oui, continue. Ben en fait parce que tu sais là, là, tu vas te retrouver avec euh, quand même plusieurs modèles. Et euh, ce qui ce que ce qui arrive, c'est que est -ce... bon tu vas te retrouver avec un marché où tu vas probablement avoir une console de base puis pour ceux qui vont vouloir investir pour avoir mieux ben tu vas pouvoir euh, aussi fait que c'est ceux qui veulent avoir plus le high tech high end ben là tu vas pouvoir investir il euh, y en a qui se posent la question bon ok je veux bien croire que les jeux vont être compatibles sur Toutes les modèles, mais est-ce que ça va faire en sorte que je vais pouvoir, eh ben, tu sais, qu'est-ce que je vais perdre si j'investis pas Est-ce que je vais perdre euh, un, au niveau euh, du taux de rafraîchissement, au niveau de la vue en profondeur, au niveau des textures Ça, je ne sais pas. C'est possible, mais en même temps, pour ceux qui veulent, tu sais, qui sont pas euh, aguerris sur ça, qui sont pas euh, vraiment super intéressés par ça, d'avoir ouais. un modèle de base moins cher. Non, on on que le, le nerf de la gueule du jeu. C'est une bonne histoire, des contrôles qui qui se font bien puis avoir du fun. Le graphisme pour moi c'est c'est c'est sûr que c'est le fun quand c'est super beau, mais c'est un peu secondaire, tu sais. Ouais. Euh, je suis capable de retourner jouer à des vieux jeux si l'histoire est bonne, si tu sais le personnage se contrôlait, contrôlait bien tout ça, si j'ai eu du fun, je suis capable de retourner là même si les graphismes sont moins beaux. Fait qu'à un moment donné, je veux dire c'est c'est c'est pas correct là, tu sais, il faut quand même pas capoter. Mais là c'est de savoir exactement mais si tu parles là, problème de compatibilité peut-être que les les développeurs aimeront pas ça mais tu sais déjà tu développes un jeu sur PC c'est sûr que c'est pas tout le monde qui développe sur PC mais faut que tu prennes en compte différentes cartes vidéo différents processeurs différents tu sais plein de choses ouais. donc déjà là euh, faut que tu travailles de ce côté là fait T'sais, sur une Xbox One mettons ou un Xbox ou la Scorpio qui aurait quoi peut-être un choix de deux cartes vidéo différentes ou euh, tu sais deux processeurs je sais pas un processeur euh, i7 euh, sur la, la la top top et un i5 sur l'autre ou je sais pas tu sais des processeurs différents tu as quand même peut-être un maximum de deux trois cartes vidéo puis un deux trois processeurs à supporter euh, ton ton OS va rouler le même système d'exploitation probablement ça va être quand même le, le système de la Xbox One ou tu sais une modification légère du système de la Xbox One fait que je ne sais pas jusqu'à quel point que c'est tant un casse-tête que ça c'est sûr que c'est plus difficile que une console un processeur euh, et puis c'est tout là mais hey, sais-tu si Plus compliqué que ça, ça, ça, va, ça, va être, ça va être les développeurs qui vont être capables de, de nous le dire. Ben, je sais pas, si, je penserais pas effectivement que ça va être tant plus compliqué que ça. C'est juste que c'est un, un autre élément à considérer quand même. Ouais, parce que mais, mais moi personnellement, je suis pas nécessairement pour ça. C'est vrai, la beauté d'une console, c'est que tu achètes la console, puis tu sais que si t'achètes un jeu qui a le nom Xbox One ou PS4 dessus, que ton jeu va marcher sur ta console. pareil ouais. pour tout le monde sans problème. Là si tu tombes avec tu sais des différentes configurations, ben là peut-être que moi je vais acheter le jeu puis je vais avoir acheté la console moins puissante que la tienne, puis moi je vais avoir des bugs, toi tu en auras pas. Euh, tu sais des bugs d'affichage à faire la même tandis que là c'est une console, une carte vidéo, un processeur. Tout le monde est pareil, c'est la beauté. T'sais, si là, tu commences, puis là, c'est pour ça que Microsoft puis Sony veulent dire, bon, ben il faut absolument que ce soit compatible partout, mais tu sais, quand tu achètes un jeu de PC en boîte, ce qui est de plus en plus rare, mm -hmm. ou sur Steam, faut que tu regardes, est-ce que mon PC est compatible avec ce jeu-là? Tu sais, ah non, pas assez, ok, mais je peux pas l'acheter. Faudrait pas que ça devienne pareil avec les consoles à un moment donné. Ça, en tout cas, la date, le message que Sony puis Microsoft feront envoyé, c'est non, vous faites pas ça justement. Vous vous rendez tout compatible pour tout le monde, mais ça sera de voir euh, jusqu'à quel point à un moment donné que les mises à jour matérielles vont faire en sorte que ça va créer un fossé entre ceux qui vont vouloir investir puis ceux qui voudront pas. Donc euh, ça, ça reste à voir, mais Dites-vous une affaire, là, ça demeure tout au stade de rumeurs. Non, c'est clair. On va le savoir après le 3. Ouais. Souvent, on est déçu après le 3, on n'a pas ce qu'on aurait cru avoir. Parce que, je me rappelle bien, Microsoft était supposé annoncer une nouvelle console. Il y avait des rumeurs que Microsoft annoncerait une, une nouvelle console il y a peut-être un mois, là. ça en parlait, qu'il était supposé sortir quelque chose. Il y avait leur conférence à eux autres, là, puis ouais. il était supposé annoncer quelque chose, euh, puis finalement, il y a rien sorti. fait que je sais c'est fait que c'est c'est toujours des stades de rumeurs la journée que ça sera officiel ben on se réjouira ou on pleurera tout en petite boule là. mais tu sais pour l'instant mais genre de voir mais là tu sais c'est bien beau puis c'est sûr il y, y a aucun constructeur de console qui nous écoute fait que je parle dans le bar là mais tu sais si on nous sort une console compatible 4K ben sacre moi Blu-ray 4K là-dedans là, là. tu sais ah oui, pas juste que mes jeux vidéo soient en 4K je veux que si j'écoute du média en 4K Que ça soit 4K à grandeur, je mets un Blu-ray 4K dedans, ben il est capable de lire le Blu-ray 4K puis l'envoyer à la télé 4K. Ah ouais. Pas pas du pas pas du stock à moitié là, c'est je veux 4K all the way ou pas de 4K en tout. C'est du caca. Du caca. Du caca partout. <rire> <rire> mais... <What? rire> ouais, ouais c'est ça. Euh, mais euh, juste euh, pour terminer là-dessus, en tout cas. là, tu sais pour terminer sur les rumeurs là selon euh, micro... ben, en fait Microsoft mettrait vraiment l'accent sur la puissance de la Scorpio parce que euh, ça a l'air que ça leur atteint leur orgueil que la PS4 soit plus puissante que la Xbox One. puis là on voudrait vraiment mais vraiment dans le pion à Sony euh, on... ça serait vraiment ça le focus de la Scorpio ça serait la puissance on parle de d'une puissance là qui dépasserait 4 teraflop donc euh, ça serait au moins quatre fois plus puissant que la Xbox One là, au niveau euh, au niveau processeur mais ça reste des rumeurs on verra on verra puis comme tu dis qu'au A 3 on n'aura pas toutes les réponses en fait on les aura pas toutes euh, puis tu sais peut-être que il euh, y en a qui disent que oui Microsoft va annoncer deux consoles puis finalement ça sera pas ça pas en tout aussi fait que ben, wait and see mais j'ai j'ai pas de crainte vraiment pour une Xbox One Slim ça non, ça j'ai l'impression qu'on va l'avoir parce que ça fait Ça fait quand même, c'était ça la rumeur qui datait d'une coupe de mois, c'était que, que voilà un mois deux mois à peu près, il était pour annoncer une Xbox Slim. Ouais. Fait que la rumeur persiste depuis quand même depuis ce temps-là. Fait, que, oui, euh, celle-là, je pense qu'on va la voir, puis ça rentre un peu dans le même bain que on avait la Xbox beige, puis là à un moment donné, on a eu une Xbox Slim noire, Elle était pas vraiment plus slim. Là. On s'entend que je regardais mes deux une à côté de l'autre puis oui elle a perdu un peu de poids puis elle, mais elle était pas vraiment beaucoup plus petite là il y avait une plus grosse différence euh, entre si on regarde Sony entre la PS2 originale puis la PS2 Slim ça c'était ça c'était vraiment Slim là c'était vraiment une grosse différence dans la console ouais. mais tu sais ouais, ouais. la la Xbox 360 puis la 360 qui appelait Slim c'est pas euh, y avait pas une si si grosse différence que ça ouais, ouais. Mais, Moi, je m'attends à deux affaires là que je suis pas mal sûr qu'on va avoir. Là, la Wii, la Xbox One Slim, puis probablement aussi les fameuses euh, Hololens là, parce que là, tout est sur le VR. Là. Fait que j'imagine que c'est ces deux affaires là au niveau de la Scorpio, je m'attends peut-être plus à des infos si info y a, mais pas plus que ça. Ouais, fait que pas sûr, on verra. On verra, on verra. On en euh... après. Ouais. Puis là, on va, on va se tourner vers un univers euh, coloré, amusant. Euh... Divertissant, je pense. Animal, oui, oui très divertissant. Animal, animal, oui. Animal. Euh, animal. Euh, en fait, Luc, tu veux nous parler de... Euh, ben, écoute, tu sauras me dire pourquoi ça porte ce titre-là. Là. Euh... Zootopia. Zootopia. Zootopia ou Zootopie. Euh, Zootopia, le nom du film porte le nom de la ville où euh, les les, euh, les animaux te meurent. Donc... Euh, dans, dans Utopia, il y a eu une espèce de, de transformation des animaux qui sont passés d'animaux sauvages, hein, comme on connaît nous autres dans notre univers euh, normal et plat, euh, mm. à des animaux qui sont euh, intelligents et qui interagissent entre eux. Donc, le rapport euh, proie et prédateur n'existe plus vraiment. Donc, euh, un, un coyote euh, ne dévore pas un lapin en plein milieu d'une rue dans Utopia. Okay? Donc c'est à peu près ça. Les animaux ont évolué, sont devenus humains, euh, mais font pas la guerre, donc ils ont évolué plus que les humains encore dans ce film-là. <rire> pas de il y a pas de guerre, il y a pas de bombe nucléaire, des choses comme ça. Et puis euh, donc c'est ça. Donc on, on euh, rencontre notre personnage principal qui est Judy Hopps, qui est un petit lapin, une petite lapine. Euh, qui euh, bon, on la rencontre dans sa vie normale quand elle quand elle est petite, elle va à l'école et tout ça. Et puis euh, ça parle d'animaux, ils il parlent de ce qu'ils veulent faire dans la vie. Puis Judy, elle, son rêve, c'est de devenir policière. Elle veut changer les choses. Elle veut devenir une policière. Et puis, bien sûr, il euh, n'y a pas de lapin policier. C'est pas assez gros, un lapin. Puis elle, elle se fait niaiser. Elle se fait dire que c'est impossible qu'elle devienne un lapin, euh, qu'elle devienne un, un lapin, qu'elle devienne un, un policier ou une ah. policière. Euh, puis il y a un renard qui l'attaque euh, en dehors de la classe qui, qui est le, le bully de la gang. Tu sais, genre le, le, le petit puffin, là qui, euh, qui pousse tout le monde. Là, le genre de Nelson de l'univers de, de, de, de Utopia. Puis qu'il dit qu'elle ne pourra jamais... être un policier, mais il est en train de, bar de bardasser un autre enfant quand elle, elle arrive, puis elle dit d'arrêter. Elle fait déjà sa policière. Il sortait d'abord, il sac une taloche, il même il griffe le visage en lui disant tu seras jamais une policière, un lapin ça se peut pas, puis ça. Fait qu'il est méchant avec elle, mais ça ça l'empêche pas de vouloir quand même continuer. Ça, on aurait pensé c'est que peut-être dans la scène ça l'aurait. un peu réduit ses espoirs anéant parce qu'il était vraiment rough avec elle et tout ça. mais non elle garde son espoir de devenir une une policière euh, c'est drôle parce que ses parents c'est totalement le contraire ses parents sont fermiers ils euh, puis ils font pousser des des des quoi Dan lapin ah euh, euh, Des oignons? Oui, non, oh. ça manquait ton coup. Pas euh, oh, des ils ont... carottes? Oui, ils ont, une ferme, oh. ils ont une ferme où ils font pousser des carottes. Puis, euh, son père, il dit toujours, ah, mais les, les, tu sais, tu pourrais rester avec nous autres, euh, tu sais, garder le, le, le train train familial, puis faire pousser ici dans la ferme des carottes, puis des choses comme ça. Puis, il a pas de danger à être lapin puis faire pousser des carottes dans une ferme, cest tandis que si tu deviens policière, ben là, tu vas rencontrer encore des renards, puis les renards, c'est pas fin, puis ça. Puis là, elle des Non, je veux aller étudier pour être policière. Je veux m'en aller à Utopia, je veux devenir policière. Fait elle continue son chemin. Euh, à un moment donné, elle décide qu'elle s'en va à Utopia pour aller appliquer comme étant policière. Puis là, c'est vraiment drôle parce qu'il y a des petites bouteilles de poche-pouche pour lui d'être comme du poivre de Cayenne. C'est marqué, euh, c'est marqué Fox Repellent. Fait que c'est pour <rire> repousser les renards spécifiquement. C'est marqué sa bouteille. Euh, donc, elle s'en va. à Utopie, à, à s'en va au, euh, au, au poste de police, où là, il y a vraiment de toutes sortes d'animaux, mais c'est tous des animaux qui sont plus gros qu'elle. Donc, les policiers, c'est soit euh, des cougars, c'est soit des bisons, c'est des, des, des, des buffles, des grosses bébites, il n'y a, a rien de petit comme elle. Euh, donc, elle arrive, elle prend sa place avoir rencontré euh, ses collègues puis dit oh, le, le... puis les policiers c'est vraiment un peu blasé il dit comment ah, on a une nouvelle personne dans la salle avec nous aujourd'hui une nouvelle recrue mais on s'en fout fait que là il don... <rire> fait que là il donne les euh, les choses à faire pour tout le monde puis il dit ah, on a des animaux qui ont disparu euh, qui ont été enlevés on les retrouve pas donc tout le monde la priorité c'est retrouver ces animaux là la seule chose qu'on sait Euh, qui, euh, qui qui se passe c'est que tous les animaux qui ont été enlevés c'est toutes des prédateurs il y a aucune proie c'est toutes des prédateurs donc tous des animaux qui pourraient courir après un autre animal pour le manger tu sais donc là on a le tableau avec les personnages les les, les animaux prédateur manquant. Donc il donne les euh, il donne à tout le monde leurs choses à faire et puis il dit à, à Judy Hop, il dit ben toi tu vas aller faire la circulation, tu es au trafic cette semaine. Puis elle a dit ouais mais je veux aider. Non, tu es au trafic. Ah ouais, va ten puis donne des donne des euh, va donner des tickets puis il euh, faut que tu donnes au moins euh, faut que tu donnes au moins 100 tickets dans ta journée. Elle dit ouais, vous allez voir, je suis tellement bonne, je vais donner 100 tickets avant midi. puis là à part puis euh, toutes les autos puis là elle a une, une, une oui super fine au sto voit un petit un petit parcamètre élevé <rire> elle distribue des tickets euh, puis elle en donne pas mal dans sa journée plus que elle était que, qu elle, que son quota hein? il y a pas ça des quotas que non, non, non. là avoir rencontré un autre personnage avoir rencontré euh, Nick Wilde qui est un renard donc au début son instinct la pousse à pas vouloir travailler avec lui, devenir aimé avec lui, mais tu sais il a l'air super fin, il a l'air tu sais à être un, un personnage qui, qui suit la, la loi et tout ça, puis on va s'apercevoir que c'est un, un petit entourloupeur et tout ça. Donc tu sais la, la relation entre lapin et le stéréotype que le lapin a du renard, tu sais qu'on est un peu dans, dans le stéréotype racial de tu sais si une personne voit une personne d'une telle d'une telle ethnie va peut-être pas être poussé à aller vers lui parce que cette personne -là a un préjugé avec cette ethnie là c'est tu sais, qu'on est un peu dans ça là. on est un peu dans chaque animal est une ethnie différente mettons puis des animaux pas nécessairement de la facilité à travailler avec les autres donc on voit un peu dans le dans le, le côté ethnique et racial avec ça euh, mais bon il va se passer euh, des choses qu'on va découvrir en s'en allant où euh, Nick et Judy vont avoir à travailler ensemble pour trouver pourquoi ces animaux-là se font enlever parce qu'il y en a d'autres qui se font enlever pendant qu'elle là puis le moment à 100 mail sans avoir eu l'autorisation de son chef de police de s'en mêler puis là elle va être prise à travailler avec Nick parce que Nick a des choses qu'il sait que Judy va utiliser contre lui bon en tout cas c'est une histoire un peu euh, tu sais il, il y a un peu de je t'utilise parce que je peux te manipuler parce que faut sauver quelqu'un tu sais mais l'histoire est super intéressante l'animation est incroyable. On est rendu à un certain point où l'animation est vraiment, vraiment, vraiment belle. Mm -hmm. euh, les dessins sont beaux, les personnages sont sont intéressants. On a vraiment poussé l'histoire. C'est pas pour rien que ce film-là a connu beaucoup de succès. Là. Je pense c'est c'est positif à, à 8.5 jusqu'à 9, je pense, là, sur euh, Metacritic. C'est vraiment un des films qui a eu les meilleures critiques cette année. Le, le seul point que je peux peut-être donner de négatif, c'est que c'est un peu sombre. Parce que Euh, dans l'histoire puis je veux pas non plus brûler le punch là euh, mais dans l'histoire il y, y, y a une partie où les animaux changent puis cette partie là c'est c'est comme peut-être un peu efférant pour les jeunes enfants euh puis quand je dis change ils peuvent devenir agressifs des choses comme ça tu sais fait que ça peut peut-être faire peur aux jeunes enfants il y a des scènes qui se passent dans le noir puis c'est un peu sombre puis un petit peu de, pas tu sais pas de grosse violence mais des choses qui pourraient faire peur à des petits petits enfants Fait que je, je me retiendrais peut-être d'amener vos petits brutes de quatre cinq ans au cinéma, au cinéma, ou euh, même les faire regarder ça en, en DVD avec les lumières complètement éteintes, euh, parce que ça pourrait peut-être en faire peur à certains. Mais le rendu à un âge où ils sont capables de faire la différence entre un film et euh, la réalité, là, même si c'est un dessin animé, des fois les, les jeunes enfants ont de la misère. Euh, c'est quand même bien l'histoire est bonne, les personnages sont intéressants l'animation est vraiment belle euh, c'est une bonne histoire mais je suis juste pas sûr que c'est une bonne histoire pour des, des vraiment petits petits enfants ouais, c'est pas la reine des neiges non c'est ça, c'est pas la reine des neiges euh, mais, mais c'est ça je veux pas trop en dire parce que c'est facile de spoiler ce film là parce que si je commence à vous dire qu'est-ce qui se passe un peu, ben je vous dévoile pas mal le punch pour Pour la fin de l'histoire, mais c'est carrément, on pourrait comparer Zootopia à un film de, tu sais, une vraie une vraie comédie de genre euh, policière, tu sais, euh, pas, pas Little Weapon. les tout les tout les tout les tout les tout les un qui est vraiment euh, qui veut vraiment suivre la la règle puis l'autre qui est prêt à contourner les règles pour avancer fait que c'est c'est un peu c'est un peu ce genre de de de films là ils vont faire des enquêtes puis des choses comme ça bon cop bad cop version animée ouais peut-être mais euh... mais moins trash <rire> ouais c'est ça puis puis Nick Wilde c'est pas un policier c'est un c'est une personne qui s'adonne à être utile à, à Judy Jodie là mais c'est ça c'est c'est c'est drôle par bout il y a vraiment des choses super drôles il y a des des scènes un peu plus tristes il y a des scènes un peu plus c'est peut-être effrayante ou un peu plus d'action et tout ça fait qu'il y a un peu tout dans ce film là euh, c'est vraiment un je peux je peux pas dire que c'est pas un pas un bon film Nous autres, on a vraiment aimé euh, quand on a été le voir là. donc je vous dirais euh, c'est c'est pas mal un must juste peut-être éviter si vous avez des des très très jeunes enfants c'est pas euh, c'est pas toujours coloré joli et gay là. mais en majorité c'est un très bon film ça dure 108 minutes fait que c'est un petit peu plus long que le 90 le 90 minutes classique euh, mm -hmm. d'un film de Disney mais je vous dirais c'est pas mal meilleur que Angry Birds le film Ouais, le film de, qui est numéro un au Canada, hein. Oui. Mm -hmm. ouais ça, ça, ça me fait un petit peu peur quand je vois ça, mais, mais bon. C'est drôle parce que j'en reparle de temps en temps avec euh, ma femme puis mon gars puis ils disent ah oh, il était bon. Tu sais, ok, c'est pas méchant, mais je, je veux dire, c'est quand même pas chez deux. mais écoute, il y a deux choix ou, tu euh, t'as vraiment un très bon esprit critique ou t'as rien compris puis. Hey, c'est suis... possible. Je suis ouvert. Je, je suis ouvert au fait que j'ai peut-être absolument rien compris de, de la profondeur de ce film-là. Oh, oh, oui, oui, oui. ouais. Mais Utopia, c'est très bon. Si vous pensiez euh, vous l'acheter en DVD, vous pouvez le précommander pour l'avoir à, à sa sortie. C'est un des films d'animation qui vaut, qui vaut très très la peine. Mais comme je vous dis, un petit bémol. Si vous avez des jeunes jeunes enfants, c'est peut-être pas nécessairement pour les pour autres. Même si ça a été classé général. Au cinéma, c'est pas parce qu'il est classé général que c'est pas un petit peu traumatisant pour des, des petits enfants. Ouais, je me rappelle que quand j'étais allé au cinéma, j'étais allé voir Deadpool, fait qu'on s'entend qu'on est dans deux catégories là. Euh, Puis j'étais allé au week-end d'ouverture de Zootopia et c'était full, mais non. full. Tu sais, il euh, y avait, ça faisait longtemps que j'avais pas vu des lignes comme ça pour les salles de cinéma. Euh, c'était toutes des enfants. Faut dire que c'était la semaine de relâche aussi. Là. Ouais. ça aidait pas. Euh... Ouais, ben, nous autres on était supposé aller le voir finalement mon fils a vu la bande annonce puis dis ah non ça a pas l'air bon puis tout puis on a tu sais on est allé voir pareil puis on a eu du fun là euh, mais tu sais tu parles de de de, de recettes tu sais le film a coûté 150 millions à faire ce qu'on pourrait dire au oh, mondu comme dans la bande annonce de ouais. Angry Birds mais ça a fait 984 millions tu sais moi j'ai déjà dit Disney là il y a en ouais. fond du cas C'est une machine à imprimer de l'argent là. Ils ont leur ils ont leur propre franchise, ils ont ce qu'ils font eux autres même. Puis en plus maintenant ils ont Marvel, ils ont ils ont Star Wars, ils ont ils ont je veux dire. Ah c'est fou. C'est clair le si tu regardes euh, même Captain America euh, Civil War je pense qu'il a, a dépassé le milliard au box office. Ouais. Euh, regarde c'est c'est comme puis Star Wars ça a fait ça a fait passer un milliard aussi là. Je veux dire, depuis deux ans, Disney, c'est une machine à imprimer de l'argent. C'est incroyable. Là. Ben, c'est toute les, la vente des produits dérivés aussi. C'est ça qu'il disait avec Star Wars au début. Hein. George Lucas, là, il a voulu conserver les droits sur les jouets. Ouais. Euh, <rire> puis il y a eu raison, puis c'est un même pour Disney. Regarde comment que les produits dérivés de la Reine des Neiges continuent à se vendre façon effrayante, là. tu sais ça fait combien de temps ça fait un petit bout là la reine des neiges que c'est sorti ouais puis ça ça fait encore de l'argent puis sont sont encore en sont en train d'en sortir un deuxième à ce que je sache là que ils vont oui. ils travaillent sur un deuxième c'est sûr c'est clair ils oh, travaillent oui. aussi sur un il euh, y a il y a trouver nemo deux le doris Euh, qui sort dans les prochaines semaines euh, après ça il travaille sur un bagnole 3 Cars 3 euh, il travaille sur euh, je sais pas il y a aussi des rumeurs d'un ou ça a peut-être été confirmé là, mais j'ai pas de vue de date pour les les indestructible comment ça c'est Ah, les ouais ouais les il ouais ouais c'est ça tu sais une bonne version des quatre fantastiques là ouais, euh, ouais, ouais, ouais, fait, fait c'est ça tu sais fait que euh, fait que c'est ça tu sais à un moment donné c'est c'est comme c'est une des machine incroyable incroyable une machine à imprimer de l'argent tu sais fait que garde sur garde capitaine america ça a coûté 250 millions sont rendus à 1.103 milliards en box office là c'est c'est comme garde puis là tu calcules même pas la sortie blu-ray DVD et puis puis tout ça là les produits c'est une c'est une machine à imprimer de l'argent c'est c'est c'est c'est fou malade là Puis on peut même on peut même checker juste pour le fun Star Wars uh, Star Wars de Force Awakens de juste voir comment ce qu'ils ont comment ce qu'ils ont fait T'sais, ça a coûté euh, budget 306 millions donc euh, okay, et 245 millions net qui disent ça a fait 2.067 milliards <rire> ils ont acheté ça combien Star Wars ça a coûté 4 milliards achetés Star Wars à George Lucas. Ça devrait ils rentrer dans leur argent. Ben avec les ça ça calcule juste le film, là, ça calcule pas les produits dérivés. Avec les produits dérivés ils ont soit euh, arrivé euh, à faire à refaire leur investissement ou euh, avec c'est le prochain film ça va être fait puis là on le sait il y a Rogue One qui sort à l'automne ça va tu mm -hmm. faire 2 milliards au box-office, je sais pas. J'en doute. Euh, mais tu sais, quand même, après ça, t'as quand même épisode 7, euh, épisode 8, épisode 9 qui s'en viennent, là. Ouais. Où ce que ça va probablement faire autant euh, et peut-être plus, parce que t'as du monde qui vont découvrir Star Wars pendant que ça va être en, en Blu-ray et en DVD. Peut-être qu'ils peut pas qu le voir au cinéma. Et puis là, tu peut-être des nouveaux adeptes qui vont y aller. Puis tous ceux qui sont allés voir ce film-là vont probablement aller voir les autres pareils, qu'ils l'aient qu aimé ou pas. Euh, fait que c'est c'est ça c'est euh, c'est beaucoup d'argent. Ah ouais, oh, c'est c'est c'est fou. Tu sais des fois c'est ça je pense à tu sais tout ce que Disney a c'est comme C'est, je un peu sur le derrière. ouais oh oui, c'est c'est c'est clairement une machine à imprimer du cash. Mais, mais... Euh... fait que Utopia là, ça sort le 7 juin. Si jamais ça vous intéresse, c'est dans dans deux semaines, dépendant quand est-ce vous écoutez l'émission. Mais 7 juin 2016. Yes. vous écoutiez ça en 2018, mais là ça fait deux ans qu'il est sorti. <rire> ouais, c'est ça. penses <rire> euh, qu'il y a encore du monde qui va nous écouter en 2018. Je sais même pas s'ils va être encore là en 2018. Non, pas... Aucune idée. Ouais. Euh, mais bon, toi Dan, as joué à un jeu de soupe à la tortue? Euh, ouais, ben en tout, cas, en tout cas on pourrait dire que c'est une pizza passée d'art ce jeu là euh, euh, Teenage Mutant Ninja Turtles euh, euh, Mutants in Manhattan c'était un jeu qu'on attendait parce que le développeur en arrière de ça c'est Platinum Games et Platinum Games, euh, pour ceux qui savent pas c'est quoi ce studio là c'est ceux qui qu ont notamment développé Bayonetta, ils ont aussi fait euh, Wonderful 101 sur, sur Wii U euh, l'automne dernier ils ont été responsables de Transformers euh, Devastation c'est un studio qui est vraiment euh, spécialisé au niveau des jeux d'action, Puis quand euh, le projet a été annoncé puis qu'on a dit que Platinum Games était derrière, ça, ça a donné beaucoup d'espoir parce que Il euh, y a eu des très bons jeux des Ninja Turtle, puis y en a eu des très mauvais aussi euh, dans l'histoire. Ouais. Là, on s'est dit, ah, oh, pas longtemps avant la sortie de euh, Teenage de TMNT euh, 2 au cinéma, ça va préparer le terrain, mais bon, ça, ça va être un projet intéressant. Et bon, c'est tout le contraire. Pis, à tel point là, je vais vous le dire tout de suite. Moi, euh, je pensais que c'était un jeu qui était vendu 15, 20 dollars en tant que jeu téléchargeable. Et non, je me suis rendu compte que c'est une sortie commerciale euh, vraiment bonne et du forme là dans, dans tout ce qui est le plus gros. Fait que c'est 80 plus taxes. Euh, sérieusement, dépensez pas votre argent pour ça. Ça vaut aucunement la peine. Euh, l'histoire ben c'est pas qu'elle est mauvaise en fait ça retient bien l'esprit des Tortues Ninja euh, en fait bon Shredder euh, a un nouveau plan pour un peu détruire New York comme dans pas mal toutes les aventures des Tortues Ninja et euh, les quatre frères euh, Tortues vont devoir euh, coopérer pour mettre un terme euh, au plan de Shredder et son clan de la enfin ça je pense ça va la, savate. la ouais. savate avec les foots ouais les foot clan foot clan fait que euh, en fait c'est pas mal ça l'histoire mais ça retient bien l'esprit des tortues ninja euh, on a bien respecté la personnalité de chacune des cartes tortues euh, moi personnellement j'ai ai toujours aimé michelangelo avec euh, son côté un peu euh... désinvolte, euh, toujours à faire des jokes, à, mm -hmm. à lancer le, le mot dude euh, en rafale, puis bon, euh, au niveau de la personnalité, ça des tortues, ça, ça ça a bien été respecté, même chose au niveau des proles, de Splinter, donc tout euh, tout est bien de ce côté-là, mais dès qu'on commence à jouer, ça se gâte pas qu'à peu près. Euh, en fait. Je résumerai mon expérience à chaotique. Fait que c'est vraiment le mot qui me qui me revient. Je pensais, tu sais, on a essayé de mettre de l'avant dans ce jeu-là le jeu coopératif. Ce qui est un peu normal parce que euh, dans les aventures des tortues ninja, c'est beaucoup la coopération entre les quatre frères. Donc les quatre frères doivent collaborer ensemble pour arriver à leur fin. Puis c'est ce qu'on a voulu inclure dans le jeu. Le problème, surtout quand tu joues en solo, c'est que ça devient complètement chaotique, tu sais plus où donner de la tête et t'as il a beaucoup de choses qui sont faites automatiquement par l'intelligence artificielle. Euh, moi je, je me suis retrouvé à plus d'une occasion dans la situation où ce que je savais pas trop qui éliminer, quoi faire et à un moment donné, j'avais le beau petit euh, beau petit message que mon objectif était complété parce que euh, l'intelligence artificielle s'était comme occupé de toutes les ennemis. J'ai le c'était que... trop ouf pour le faire, on va le faire pour toi. ben ouais en fait ouais, <rire> c'est pas mal le message que le jeu m'envoyait euh, <rire> <C 'est ça. rire> tout le long que ça a duré mais euh, c'est super chaotique ça, ça bouge d'un peu partout mais c'est tu sais comme pas trop quoi faire où aller euh, tu sais oui t'as ton objectif fait que là tu tu te rends mais là ça frappe d'un peu partout euh, là l'intelligence artificielle se concentre sur tel ennemi puis là tu te dis ok ben je vais y aller Quand arrives sur place, ben c'est déjà éliminé, fait c'est super chaotique euh, et la structure des niveaux est pas non plus... Euh, est pas optimale, mettons. Juste dans la première mission, là, quand vous allez arriver dedans, euh, on vous présente un quartier de Manhattan, puis euh, là, t'as des objectifs à... à compléter là-dedans d'habitude c'est 4 cinq objectifs par mission euh, puis euh, là t'as des orbes un peu partout dans la ville tu te dis ah ben je vais aller que je, je vais aller les ramasser euh, t'en as qui donnent des items particuliers donc euh, ce qu'on appelle des collectibles mais t'en as d'autres que non qui donnent des points de combat ou encore qui donnent des objets euh, puis ces objets là ben tu peux les ramasser tu peux les accumuler Mais c'est comme pas clair à savoir ceux qui s'en vont dans ton inventaire, ceux qui s'en vont dans ton stock, euh, fait que tu sais, ça devient super maintenant, super caractique, c'est juste un jeu qui est pas très bien fait euh, en, en bout de ligne. En fait, euh, on a carrément l'impression que c'est un projet B pour Platinum Games, comme s'ils avaient toutes mis leur, euh, leurs énergies sur un autre projet. Puis que Activision et Nico, Nickelodeon leur sont arrivés pour dire hey ben donc un jeu sur les tortues Ninja puis ils ont comme mis euh, une petite équipe euh, leur équipe B sur ce jeu là. Euh, au fil du jeu tu vas pouvoir acquérir de l'expérience donc euh, tu, tu, dans le fond euh, en complétant des missions et tout ben as des euh, t'as t'as l'expérience cette expérience là te permet de d'améliorer les capacités des tortues. Euh, D'ailleurs au niveau des capacités des tortues Le système de combat de Platinum Games Est beaucoup basé sur deux boutons as Un bouton d'attaque légère Un bouton d'attaque puissante okay. Okay? Ça, ça c'est classique Des jeux de Platinum Games D'habitude ça fonctionne bien Le problème dans euh, Mutants in Manhattan C'est que Tout est axé Sur les euh, techniques spéciales Des tortues Ces techniques là spéciales sont euh, activables avec deux boutons Moi, euh, moi j'ai joué sur euh, PS4, euh, c'était le bouton L2 puis là bon, tu as quatre techniques là qui sont associées euh, au bouton triangle, cercle, euh, croix puis carré. Mm -hmm. Mais tout est là-dessus, fait que vous allez voir là quand vous allez jouer là, euh, les boutons d'attaque là sont corrects pour les ennemis un peu plus fermes, mais pour le reste là Tout tout tout est mis sur les techniques spéciales, ce qui fait en sorte que tes attaques de base sont pas très utiles, surtout contre les boss. Contre les boss là, oubliez ça vos euh, vos boutons d'attaque, euh, ils servent absolument à rien. Tout tout tout est vraiment mis sur les boutons d'attaque spéciales. pis euh, ça prend un certain temps avant de recharger les attaques spéciales, fait que là on dit ben là, ben change de tortue fait que t'es tout le temps pogné à changer de tortue attendre que les attaques spéciales ben en fait déclencher une attaque spéciale attendre que ça recharge, changer une autre tortue ben honnêtement là moi je m'attendais à beaucoup mieux platinum Games nous a habitué à beaucoup mieux aussi' euh, au niveau des combos euh, de la rapidité de l'action la rapidité de l'action est là là mais au niveau de, de la profondeur euh, des combos puis des techniques de combat c'est pas là du tout tout est trop axé sur les techniques spéciales ça fait en sorte que ça débalance ben, en fait ça, ça rend inutile des techniques de base okay. euh, donc ça c'est très très très décevant aussi Côté, côté graphisme, c'est intéressant. Par exemple, c'est un peu cell shading. C'est très, très cartoon. C'est très, ouais. très dessin animé. C'est peut-être le seul point à le regarder que je trouve positif du jeu. C'est C'est correct, mais vous allez vous rendre compte dans le jeu... que euh, ce Cell Shading-là masque beaucoup de, de manques. En fait, okay. il y a un manque au niveau des détails, manque au niveau euh, de, de la qualité des structures et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de répétitions. Euh, c'est D'ailleurs, il y a des missions là euh, qui demandent à retourner dans les environnements où tu as déjà été. Euh, donc, il y a beaucoup de recyclage yeah. et euh, l'action est hyper répétitive. C'est toujours les mêmes sortes d'ennemis, c'est toujours le même type de mission à compléter C'est c'est hyper répétitif, vous allez vous emmerder là, mais vraiment rapidement. C'est parce que c'est toujours la même affaire qu'on te demande, c'est toujours le même type d'action à faire. C'est juste pas intéressant et c'est pas un jeu qui est très long. Euh, je vous l'ai dit, je pas complété parce que je te suis plus capable. Mais euh, j'ai vu euh, des textes qui disent oh, nous, ça prend à peu près 3-4 heures et j'ai pas de misère à le croire, considérant euh, le temps que ça m'a pris pour compléter l'émission que j'ai faite. Fait que euh, dites-vous 3-4-5 heures peut-être pour le faire, non. pour un jeu qui est vendu Soit fois. ben Moi, je, je louais ce Steam à 59, là, mais c'est peut-être en prix américain. Là, fait que oui, c'est probablement 80$ pièces site, là. Sur console, ouais. sur console, c'est sûr, c'est soixante neuf plus taxe. Ouais, ok, non. Tu euh... euh, sais, je vous le dis, vous allez en avoir pour trois, quatre, cinq heures, tu sais, plus si vous accrochez, contrairement à moi, puis vous voulez vraiment améliorer vos tortues au max. Mais pour le reste, là, c'est c'est décevant au bout. Il euh, y en a qui se disaient, ah euh, oh, ben, tu sais, ça doit être quand même le fun en multijoueur, tu sais, quatre joueurs ensemble et tout. Oui, c'est ce les plus. En tout cas, ça permet une meilleure collaboration parce que, comme je vous le dis, en solo, c'est chaotique au bout. Euh, sauf qu'il n'y a pas de ce qu'on appelle de couch euh, co-op. Donc, tu peux pas jouer euh, en local avec des amis. Euh, cette option-là est juste pas disponible dans le jeu. Platinum okay. Games avait dit ouais, mais c'est pour assurer une meilleure fluidité au niveau graphique, au niveau de l'action. Ben, je peux dire que l'objectif fait pas atteint parce que euh, le jeu reste grosso modo à 30 matchs secondes, ça atteint des fois 60, mais ça retombe assez rapidement il euh, y a juste du jeu en ligne qui est disponible, c'est uniquement ça Ouais, ça que, euh... pour 80$ euh, il ouais. y, a, y, a, y a mieux il y a beaucoup mieux ben, 80... Oui, effectivement, il y a beaucoup, beaucoup mieux c'est 80$, je pense qu'il existe des jeux euh, d'action qui sont vraiment mieux faits Euh, Mutant in Manhattan. En tout cas, pour moi, ça va clairement être une des grandes grandes déceptions de l'année 2016 parce qu'on l'attendait beaucoup puis en bout de ligne, on on nous livre un jeu qu'on, je sais pas, on dirait que ça a été vite fait, mal fait, pas bien fait, whatever, mais c'est c'est juste pas très bon. Euh, je vous le recommande aucunement. Puis d'ailleurs, je lui mets même, même pas une note de passage. Je vais lui mettre un 4 sur 10. OK, mais tu sais ça, ça va un peu avec ce que je vois euh, sur Metacritic, il y a 45 Fait que tu oh, étais pas tu pas loin de ça là. Non, ben je je ben même si j'y avais mis plus, j'aurais peut-être mis 5, mais ça change quoi Ah, c'est ça, ça change rien hein, à ce point-là, là, mais 4 c'est 4 c'est plus clair, puis le pire c'est que tu peux même pas faire un souver avec, c'est un code tu as eu. Non, exact, c'est ça. Il oui, j'aurais même pas une deuxième vie en tant que souver, c'est clair. Non, clair. T'as juste fait rouler mon disque dur. Hein <rire> ouais c'est ça. Bah tu peux y supprimer au moins y a ça. Oui oui oui ben tu sais c'est un jeu j'ai vraiment voulu l'aimer vraiment là parce que je m'attendais à quelque chose de vraiment bien. Euh, ça respecte l'esprit des Tortues Ninja mais le reste va pas avec malheureusement. Ben. C'est euh, juste pas bon comme jeu c'est c'est très très très décevant même en tant qu'amateur de des Tortues Ninja je pense pas que vous allez mais Euh... Surtout pas à quatre C'est drôle parce que euh, metacritic, le metacritic c'est les critiques de partout puis GameSpot c'est euh, pour la première fois depuis l'informe niveau euh, du euh, du barrage dans le jeu original sur NES c'est plate d'être une tortue. <rire> oui en effet c'est vraiment plate. Fix, <rire> ça ça résume pas mal bien. Ouais, mais sérieusement là, si vous voulez avoir une bonne expérience avec les Tortues Ninja tourner dans le temps là puis aller vous prendre euh, turtles in time là euh, version originale le remake est moins bon mais euh, vous allez avoir bien plus d'effort même si ça date c'est je vous le dis là mieux vaut ne c'est c'est mauvais c'est mauvais d'un bout à l'autre c'est pourri mmh. ouais c'est ça. -ce voilà. euh, ça fait que voilà dommage mais c'est ça fait que on, on a eu les deux côtés ça s'amène on a eu Très bon et, et, très, bon et, et très, très pourri. Très pourri. Donc, Gardez euh... votre argent pour acheter deux copies d'Utopia. Oui. Il va même vous en rester. Oui, puis euh, ben comme les tortues, faites-vous venir une pizza avec ça. Ben on va oui, avoir plus ça. de plaisir super ouais, c'est ça allez-y comme ça fait que voilà fait que, euh, vu qu'on est deux c'est pas mal euh, ce qui fait le tour de nos créniques hein? ça ressemble pas mal à ça ouais. c'est pas mal ça Luc où est-ce qu'on peut te retrouver sur le net euh, sur Twitter Ask euh, j'ai aussi euh, j'ai aussi le compte de Saroule Radio qui est une émission sur l'automobile donc c'est Saroule Radio sur Twitter vous retrouver la page sur Facebook Saroule Radio euh, puis vous pouvez nous écouter sur iTunes sur Google Play c'est pareil pour réel t'augmenter iTunes Google Play, puis vous pouvez me lire sur euh, Kijiji euh, dans euh, la section automobile, ou frkijijiblog.ca puis vous cliquez sur véhicule, puis la plupart des, euh, des articles qui sont là sont de moi. Puis toi Dan? Yes, euh, moi Twitter à euh, ADG euh, sinon sur euh, Facebook avec euh, mon nom réel et euh, vous pouvez aussi me lire sur affaire particulièrement section techno jeux vidéo euh, D'ailleurs, euh, prochain article qui va être publié, c'est sur les jeux de juin. Euh, ça, ça va coûter cher. Ah oui? Il bon, euh, y en a une couple là, quand même là, qui sont... Euh... qui sont euh, prometteurs, on ah. va dire ça comme ça, mais ça reste des promesses. Fait que euh, on verra. Euh, tu Mutants ce matin aussi, c'était c'était super prometteur. C'était supposé. Ouais. Fait que euh, fait que voilà. Sinon, comme Luc a dit, on est sur euh, euh, iTunes, on est sur Google Play aussi. Mm -hmm. On a un compte euh, Twitter qui. Reality Ouais. Euh, page euh, une, un site internet realityhog.com, une page Facebook Reality Puis une adresse à que vous pouvez nous écrire à podcastarealitehog.com Ouais, puis JB s'en occupe tout encore. je sais, de quoi ça <rire> Je sais pas les comptes. <rire> ah ben Facebook on, moi et toi on a le contrôle dessus aussi. Euh, yep. Twitter c'est JB mais c'est ça JB est en congé. Euh, ben congé en tout cas il fait d'autres choses là de de plus le fun ça a l'air puis euh, c'est pas dur ça. ça puis le, le courriel mais si vous avez un courriel je les reçois aussi donc euh, toi Dan je sais pas me semble t'étais dedans aussi en tout cas il y a plus qu'une personne qui les reçoit donc si vous nous écrivez on va vous répondre Oui oui oui ça c'est sûr d'ailleurs Facebook nous a dit hein on est très réactif ah oui on réagit pas nécessairement bien mais on réagit on réagit okay. on réagit donc voilà c'est ce qui fait le tour euh, de euh, de l'émission cette semaine j'espère que vous avez apprécié merci Luc merci à toi Daniel euh, ben ça me fait toujours plaisir et euh, on se revoit euh, nous chers auditeurs dans une autre réalité augmentée salut bye